Bismillahir Rahmanir Rahim Hamin Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Ha Mim. Tanzilul Kitabi min Allahil Azizil La révélation du livre émane d'Allah, le Puissant le sage Inna fi s-samawati wal-ardi la'ayatin lil-mu'minin Il y a certes dans les cieux et la terre des preuves pour les croyants Wa fi Et dans votre propre création, et dans ce qu'ils disséminent comme animaux, il y a des signes pour des gens qui croient avec certitude. فأحياه الأرض بعد موتها وتصر في الرياح آيات لقوم يقولون. de même dans l'alternance de la nuit et du jour et dans ce qu'allah fait descendre du ciel comme subsistance pluie par laquelle il redonne la vie à la terre une fois morte et dans la distribution des vents il y a des signes pour des gens qui raisonnent. Tilka ayatu Allahi natluha alayka bilhaqqi fabi ayyi hadithin ba'da Allahi wa Voilà les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité. Alors dans quelle parole croiront-ils après la parole d'Allah et après ses signes. Malheur à tout grand imposteur pécheur. Il entend les versets d'Allah qu'on lui récite, puis persiste dans son orgueil, comme s'il ne les avait jamais entendus. Annonce-lui donc un châtiment douloureux. S'il a connaissance de quelques-uns de nos versets, il les tourne en dérision. Ceux-là auront un châtiment avilissant. min waraa'ihim jahannam wa la yughni 'anhum ma kasabu shay'an wa la mattakhadhu wa la mattakhadhu min dunillahi awliya'a aw lahum 'adhabun Ce qu'ils auront acquis ne leur servira à rien, ni ce qu'ils auront pris comme protecteur en dehors d'Allah. Ils auront un énorme châtiment. Ceci, le Coran, est un guide. Et ceux qui récusent les versets de leur Seigneur auront le supplice d'un châtiment douloureux. Allah, c'est lui qui vous a assujetti la mer, afin que les vaisseaux y voguent par son ordre, et que vous alliez en quête de sa grâce, afin que vous soyez reconnaissants. « Et lakum abonnez-vous ce qu'il y a dans les mondes et ce qu'il y a dans la terre, Et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de lui. Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent. Dis à ceux qui ont cru de pardonner à ceux qui n'espèrent pas les jours d'Allah. Afin qu'il rétribue chaque peuple pour les acquis qu'il faisait. Quiconque fait le bien le fait pour lui-même, et quiconque agit mal agit contre lui-même. Puis vous serez ramenés vers votre Seigneur. Wa laqad atayna bani Israila al-kitaba wal-hukma wan-nubuwata wa razaqnahum wa Nous avons effectivement apporté aux enfants d'Israël le livre, la sagesse, la prophétie Et leur avons attribué de bonnes choses et les préférâmes aux autres humains leurs contemporains. <mçus> إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيب بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة في ما كانوا فيه يختلفون. ونحن لهم أثبتنا لهم الحق في ما أرسلناه عليهم من أهل الكتاب ونذلهم في أمرهم ونذلهم في أمرهم ونذلهم par agressivité entre eux. Ton Seigneur décidera parmi eux, au jour de la résurrection, sur ce en quoi ils divergeaient. Puis nous t'avons mis sur la voie de l'ordre Une religion claire et parfaite. Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Ils ne savent pas de Dieu, et ils ne savent pas les passions de ceux qui ne Ils ne te seront d'aucune utilité vis-à-vis d'Allah. Les injustes sont vraiment alliés les uns des autres, tandis qu'Allah est le protecteur des pieux. Ceci, le Coran, constitue pour les hommes une source de clarté, un guide. et une miséricorde pour des gens qui croient avec certitude ceux qui commettent des mauvaises actions Compte-t-il que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres dans leur vie et dans leur mort Comme ils jugent mal. Et Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité et afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle a acquis. Ils ne seront cependant pas lésés. <'éthi> « Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité Et Allah l'égare sciemment, et scelle son ouïe et son cœur, et étend un voile sur sa vue. Qui donc peut le guider après Allah Ne vous rappelez-vous donc pas ?» وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون Il dire Il n'y a pour nous que la vie d'ici bas nous mourrons et nous vivons et seul le temps nous fait périr Ils n'ont de cela aucune connaissance, ils ne font qu'émettre des conjectures. ما كان حجتهم إلا أن قالوا أتو بآبائنا إن كنتم صادقين. Et quand on leur récite nos versets bien clairs, leur seul argument est de dire faites revenir nos ancêtres si vous êtes véridiques. قول الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دي. Allah vous donne la vie puis il vous donne la mort. Ensuite, il vous réunira le jour de la résurrection. Il n'y a pas de doute à ce sujet, mais la plupart des gens ne savent pas. À Allah appartient le royaume des cieux et de la terre. Et le jour où l'heure arrivera, ce jour-là, Les imposteurs seront perdus. Et tu verras chaque communauté agenouillée, chaque communauté sera appelée vers son livre. On vous rétribuera aujourd'hui selon ce que vous œuvriez. Voilà notre livre. Il parle de vous en toute vérité. car nous enregistrions tout ce que vous faisiez. Ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, leur Seigneur les fera entrer dans sa miséricorde. Voilà le succès évident. Wa ammal ladhin kafarū afalam takun āyātī tutlā 'alaykum fa-astakbartum wa kuntum qawman mujrimīn Et quant à ceux qui ont mécru, il sera dit Mes versets ne vous étaient-ils pas récités Mais vous vous enflieriez d'orgueil et vous étiez des gens criminels. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّا ظَنُّوا إلَّا ظَنَّوُوا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ La promesse d'Allah est vérité et l'heure n'est pas l'objet d'un doute. Vous disiez « nous ne savons pas ce que c'est que l'heure » et nous ne faisions à son sujet que de simples conjectures et nous ne sommes pas convaincus qu'elle arrivera. Et leur apparaîtra la laideur de leurs mauvaises actions et ceux dont il se moquait les cernera. Et on leur dira, « Aujourd'hui, nous vous oublions comme vous avez oublié la rencontre de votre jour que voici. » Votre refuge est le feu, et vous n'aurez point de secoureur. Cela parce que vous preniez en raillerie les versets d'Allah, et que la vie d'ici-bas vous trompait. Ce jour-là, on ne les en fera pas sortir et on ne les excusera pas non plus. <de sonne> Louange à Allah, Seigneur des cieux et Seigneur de la terre, Seigneur de l'univers Wa lahu al-kibriya fi as-samawati wal-ardi wa huwa al-aziz al-hakim Et à lui la grandeur dans les cieux et la terre et c'est lui le puissant le sage